La pré-eclampsie est une affection qui touche certaines femmes durant leur grossesse. Elle apparaît après la 20e semaine et se caractérise par une pression artérielle élevée et un taux élevé de protéines dans les urines, comme l'indique le gynécologue innocent Ndai Kunda. La pré-eclampsie est une maladie qui est plus ou moins fréquente, qui survient de façon inopinée, incontrôlée. Elle survient dans 5% des grossesses après 20 semaines d'aménorrhée c'est-à-dire vers 4 mois et demi de grossesse. et C'est une maladie qui est définie comme une hypertension artérielle avec des chiffres tensionnels supérieurs ou égaux à 14 sur 9 et qui est associée à une protéinurie massive, c'est-à-dire une fuite de protéines dans les urines. Les causes de la prééclampsie restent inconnues, mais certaines recherches ont déjà montré que la maladie est due à une mauvaise implantation du placenta vers la 20e semaine de grossesse. Jusqu'à présent, Les différentes recherches inhérentes à cette pathologie n'ont pas encore euh, mis au point l'origine profonde de cette pathologie, mais les recherches ont abouti quand même euh, aux conclusions suivantes. La préclampsie tient son origine à une mauvaise implantation du placenta vers la 20e semaine d'aménorrhée c'est-à-dire vers 4 mois et demi de grossesse. Le placenta, normalement, s'insère profondément dans le muscle de l'utérus. Dans certaines situations, et de façon incontrôlée et naturelle, ce placenta s'insère beaucoup plus superficiellement, et les vaisseaux qui sont dans ce placenta gardent leur capacité de se contracter à n'importe quel moment. Si ces vaisseaux se contractent, en amont de cette contraction, il survient une grande pression de sang, ce qui se traduit en périphérie par la survenue d'une hypertension artérielle. Le gynécologue fait savoir que les filles qui tombent enceintes précocement et les femmes de la quarantaine qui tombent enceintes pour la première fois figurent parmi les personnes à risque de la prééclampsie. Les facteurs de risque, jusqu'ici déjà inventoriés, sont constitués principalement par euh, les femmes qui tombent enceintes euh, un peu trop précocement à moins de 18 ans et les femmes aussi qui tombent enceintes trop tardivement à plus de 40 ans quand il s'agit d'une première grossesse. Euh, les femmes qui sont obèses, les femmes qui présentent Un diabète préexistant à la grossesse. Les femmes, dont les membres de la famille, les petites, les grandes sœurs, les tantes ou la mère ont déjà connu une pré euh, Les femmes qui ont des grossesses multiples. Plus on a des grossesses multiples, gemellaires ou triplées, plus on est très exposé à la survenue de cette préclampsie. La préclampsie, une maladie difficile à diagnostiquer si on n'a pas pris la tension artérielle de la patiente. A priori, quand on voit la femme macroscopiquement, c'est une femme qui est gonflée un peu partout, qui a des œdèmes un peu généralisés. Là, on peut dire que cette femme elle a une préclampsie. Mais non, on va l'affirmer quand on aura pris la tension artérielle et aussi qu'on aura interrogé la femme savoir si vraiment elle est présente des facteurs de risque de cette préclampsie. Oui, gonflement de certaines parties du corps, femme enceinte, plus hypertension artérielle. Cette maladie peut entraîner des complications sévères si elle n'est pas traitée à temps et peut conduire jusqu'au décès de la mère ou de l'enfant qu'elle porte. Ceci fera l'objet de notre prochaine chronique avec toujours le gynécologue Innocent Ndaikunda.